Merci Bernard Réveillon d'avoir euh, accepté cette invitation, on est très heureux de vous accueillir. La Cure, communauté de communes du Céron, 26 communes au total, 20 845 habitants, 23 communes de Savoyard, 3 du département de L'Ain, Césel, Anglefort, Corbonneau. Je resitue un peu des choses, hein. 5 compétences obligatoires, 8 compétences optionnelles, 10 compétences facultatives, un président, Paul Ranard, 10 vice-présidents,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 Robert, dit euh, et Ludo de m'avoir invité c'est avec bonheur que je viens passer euh, c'est une heure et quart avec vous et puis euh, c'est vrai que ben, je regrette que le président ne soit pas là parce que c'est un président emblématique euh, c'est quelqu'un qui Euh, avec son expérience de, de, de déjà des fermiers savoyard quand il a dirigé les fermiers savoyard et puis l'expérience d'élu qu'il a il a un lancement il connaît pratiquement tout le personnel politique de la haute- Savoie et, et même d'ailleurs et c'est quelqu'un qui euh, tire les choses vers le haut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 Ce n'est pas une opposition. Souvent, on veut nous faire opposer. La communauté de communes à la commune, c'est une erreur. C'est un tout. Et nous, 26 communes, on est encore à l'échelle de taille humaine où c'est l'élu qui dirige. Quand ça va plus, c'est quand c'est le technocrate qui dirige. Bernard, mmh. voilà. mais... ah, est-ce est est que euh, les élus des communautés de communes voisines vous, vous jalusent un petit peu Souvent, on entend, je vais citer personne, mais souvent, on entend... Comment est-ce qu'ils débrouillent à la semaine pour faire ce qu'ils font Je ne parle pas des élus de la semaine, c'est d'autres communautés de communes pour ne pas citer la CCPB. Quelques élus nous font parfois des confidences et je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils se débrouillent bien. Ce n'est pas comme nous.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 Écoutez, nous, à Frangis, qui ne se font pas ailleurs, moi, je veux pas comparer euh, Frangis avec euh, mes, les autres communes. Chaque maire essaie de faire ce qu'il peut dans sa commune. Mais en ce qui concerne celle dont j'ai la gestion, c'est-à-dire, moi, quand je suis venu maire, euh, il y a une douzaine d'années... Euh,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 Donc, notre, notre positionnement central faisait que avec le flux jeune voie qui passe dans notre commune il fallait euh, mettre des cha des trottoirs en place des, des, refaire la chaussée, refaire les, les choses et notre ambition c'était on avait appelé ça franchi demain et maintenant on est arrivé à franchi aujourd'hui et aujourd'hui les immeubles vont sortir c'est le sommet de l'iceberg on pourrait dire, et c'est ce qui va faire que le programme, dans quelques années sera intéressant parce que on traversait Frangie vous voyez, ce qui se passait c'est que avant l'autoroute c'était la, la premier bourg du chef que de canton à l'époque que les parisiens traversaient et puis une chalandise s'est mise tout au long de cet axe, voilà cet axe et il y avait pratiquement pas évolué donc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 et c'est l'éviation ces on a connu on l'a inauguré en 95 et j'étais premier adjoint à l'époque et on, on a eu peur qu'il n'y ait plus de de, de, de, de, de, de personnes qui s'arrêtent à François alors il y a eu une petite cassure pendant ce mois et les gens sont revenus et au contraire c'est que euh, quand il y a trop de circulation on perd tous nos locaux les locaux ne viennent plus donc euh, avec la déviation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 on va faire 360 familles pratiquement 360 familles qui fera à peu près 1000 personnes ah oui. pour atteindre euh, mais je vous dis bien c'est pratiquement euh, beaucoup sur surfrongi mm -hmm. on n'a pas pris d'extérieur euh, mais vous avez vous avez de vous avez de la demande des gens qui veulent s'installer à Frangis bien ouais. sûr on a de la demande parce que on est on avait fait une étude il y a 10 ans pour savoir si on allait dans vrai en faisant ces investissements. Et on nous avait dit, dans dix ans, vous serez encore dans l'œil du cyclone. Parce qu'on a, nous, une, une urbanisation qui nous vient de Genève, de Genève, et qui nous vient d'Annecy, même de Béliarde, vous voyez. Donc, euh, aujourd'hui, pourquoi ils viennent chez nous Parce c'est moins cher. C'est un peu moins cher que Viry-Valéry, moins cher que que La Balme, et les choses avancent comme ça, et donc on répond à une demande. Et on l'anticiper ce qu'il fallait c'est pas la subir on l'anticiper en mettant toutes sortes de structures parce qu'il y a rien de pire si vous vous fhibiciez le, le ce flux euh, urbanistique quoi et notre notre ville de Frangi elle était même qu'elle avait des bâtiments remarquables elle était plus adaptée à à l'évolution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 aidés en location et 30 logements à l'acquisition pour des jeunes qui ont des salaires euh, France au Savoyard et des jeunes qui sont dans le territoire. C'est des logements spécifiques mmh. et ça, ce sont des logements qui sont faits correctement et qui permettent aux jeunes, s'il si n'y avait pas une prise en charge de l'État, enfin de, de, de, de, de, de, de, de, de toutes les structures, De faire des logements, euh, vous voyez, un, un T3, c'était de l'ordre de 180 000 euros, et un T4 de 220 000 euros. Mmh. Des jeunes, ils peuvent acheter ça, parce que quand bien ils vont voir le banquier, sûr, sûr. quand c'est 100 000 euros de plus, et eh bien, c'est pas la peine, quoi, c'est pas la peine. Tout Donc, fait. il faut répondre, on, on verra ça peut-être avec la jeunesse, mais aujourd'hui, il faut... Il faut euh, notre jeunesse, c'est l'avenir la qualité de notre jeunesse demain. Donc il faut savoir les donc les les permettre qu'ils puissent se loger où ils travaillent, parce que ça fait encore du flux sur la route. Oui, bien en sûr, en bien sûr, bien Et puis bien vous voyez, oui. au prix il le carburant, ça coûte cher aujourd'hui. pour oui. mieux aller au boulot avec un vélo, <rire> ou à pied. Oui vous avez de la chance de ce côté-là Bernard, parce que là vous habitez, vous, vous habitez un coin où, où c'est plat on va dire, hein. à part euh, si on monte Autaine, bon là c'est différent, mais je veux dire le, le, le, le frangis par le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 Euh, 95 que j'ai été élu avec un petit passage de 6 ans on n'a pas été élu, où j'étais pas au manette mais euh, j'ai jamais été euh, conseiller municipal j'étais ah, maire adjoint maire adjoint et maire mmh. donc euh, mmh. moi je me fie au moment présent et après on verra vous savez combien vous êtes vos j' soixante huit ans oui. et vous savez que euh, aujourd'hui plus on va vers euh, on va pas du bon côté quoi donc euh, il faut il faut être euh, il faut être sage et il faut euh, moi mon mon, mon objectif aujourd'hui c'est déjà de bien réussir ce mandat Oui, mais ce que vous construisez aujourd'hui avec votre équipe, mais Bernard, demain, et avec la communauté de communes, évidemment, tout ce, qui, oui. tout, tout, tout ce que ça envloge, c'est pour les 10, 15, 20 ans. Tout ce qui, tout ce qui est fait aujourd'hui, mais... les décisions que vous prenez, ça va forcément avoir un impact sur euh, la jeunesse et puis tout. Euh, au-delà de 10 ans. Bon... Que... Oui, tout à fait. Parce qu'un mais... jour, l'urbanisme a appris quelque chose, il m'a dit, l'urbanisme, faut voir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 Enfin, c'est ce qu'on dit souvent, il y a certains élus de la Semine qui le disent souvent, notamment un, un certain Paul Ranard, il faut se souvenir de ce que d'où on vient pour savoir où on va. Et en même temps, le, le fait de prévoir le demain, c'est une assurance sur la vie en fait. Hein. Exactement, et ça c'est très juste, savoir d'où on vient, qui on est, ouais. et... Euh, respecter le travail des anciens. Tout à fait, ce que les anciens ils ont fait leur boulot au Tout moment où voulu et, et, et avec, avec les moyens qu'ils avaient Avec les moyens qu'ils avaient. Donc aujourd'hui, faut pas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 Donc, il est plus que conseiller. Donc, vous euh, voyez, à 25 ans, euh, oui, c'est bien. On a des jeunes. On a des à pied et à l'étrier, là. On a on a des, des, des jeunes. Je suis pratiquement le plus vieux, avec un, un adjoint. Et on a une belle équipe de jeunes. Voilà. Mmh. Donc, moi, je fais confiance aux jeunes, pour une bonne et simple raison, passer que c'est l'avenir. Les jeunes, c'est l'avenir. Donc, euh, on, quand on parle...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 ils viennent à l'école pour être dispensés de le, du savoir il faut faire du sport pour qu'ils se développe dans un bon corps et il faut de la culture c'est ce qui leur amène à l'équilibre et à la réflexion et tout se fait jusqu'à 10 ans à partir de 0 à 10 ans un jeune il est, il est déjà construit voyez donc apporter de la culture aux jeunes c'est quelque chose d'important et souvent c'est ce qu'on églige parce que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 Si vous êtes d'accord avec moi je vais vous emmener là une grande perspective d'avenir les jeunes se retrouvent pas dans le personnel politique pourquoi parce qu'on leur parle pas ça leur parle pas les jeunes çant pas quand ils entendent les débats ils, ils sont ils sont pas concernés et ils vont s'abstenir beaucoup je pense euh, voilà et, et, et c'est pour ça qu'ils votent pas mais quand vous allez discuter avec les jeunes vous leur confiez des responsabilités vous leur dites voilà c'est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 souvent ce qui nous demandent c'est c'est des infrastructures souvent c'est des infrastructures parce que euh, ils nous disent euh, vous voyez monsieur le maire on n'a pas de maison de jeunes route c'est compliqué à faire ça des maisons de oui, bien, sûr, bien sûr. mais ce qui nous manque c'est des infrastructures dans nos zones rurales et ce qui nous manque vous voyez, moi ils sont venus il y a, il y a quelques mois euh, nous demander euh, de faire leur musique là vous savez les boom boom avec des des allez ah, euh, le, le mur de le, le, mur ce que vous ce qui avait été organisé par le passé le reggae là, ah non non le reggae c'est autre, autre, autre chose le là. ah le boom boom oui, le, le, le mur d'enceinte, tout ah, ça ouais, c'est ouais. quelque chose qui nous est assez rabat mmh. mais euh, ils si ont mmh. demandé la salle On les a mis en face de leurs responsabilités on a dit ok par contre on veut pas de dégradation on veut que vous surveillez le pass euh, le passe à l'entrée contrôler tout ça et tout ils ont respecté tout ça ils ont fait ils étaient heureux ils sont éclatés et, et ça On a pris l'engagement le, de le faire. On a pris un risque. Oui, on oui, oui, a pris une plus. responsabilité. Mais on leur a confié les responsabilités. Oui, oui, oui, C'est eux qui ont oui, mais vous avez pris les vôtres aussi. Les oui. Les vôtres. Et, oui, et nous, on a, on a juste été voir si ça allait. Oui. Et euh, moi, ils m'ont fait parler pendant cinq minutes. Ils étaient contents. Oui. Et moi, j'étais content de voir comme c'était... Donc, tout ça, vous voyez, faut, les jeunes, faut leur faire confiance. Et vous, vous leur dites, voilà, ouais, on fait ça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 Tu voulu voir on fleur et on a vu on fleur tu as voulu voir Hambourg, et on a vu en j'ai voulu voir en vert on a revu en j'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère Comme toujours Tu appelé mes vierges on a quitté vierges on appelé mes vesoules on a quitté vesoules Tu as appelé mon fleur on a quitté on fleur appelé mes Hambourg, on, on a quitté en bourg Tu as voulu voir en vert on a vu tes faubourgs Tu appelé mes ta mère on a quitté ta soeur. Comme toujours Mais je te J'irai pas plus loin, mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflon, -flon, de la valse de musette et de la cornéon. T'a voulu voir Paris, on a vu Paris. T'a voulu voir du et on a vu du tron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le mon valère bien ta voir Ortang, elle était en canto, je voulais voir Visance et on a vu Tigal à la gare Saint-Lazare, j'ai vu les sœurs du marais, la gare. Ça pleuvait mais Paris on a quitté Paris. Ça pleuvait mais du tronc on a quitté du tronc. Maintenant confrontateur et le mon valère vient de ce que je sais d'Ortang, j'irai plus dans canto, elle est tant pis pour Visance, ce que j'ai vu Tigal à la gare Saint-Lazare, c'était pas mal là. Oza. Je t'adore, dis, so ta penso pas plus loin. mais je te préviens qu'aille, qu'aille, qu'aille, qu'aille, le voyage est fini, d'ailleurs j'ai horreur de tous les flamplons, de la valse musette et de l'accord les onges, oh. t'as voulu voir bien raison, y'en a vu bien raison, t'as voulu voir voulu voir on et on a vu on voulu voir on on a vu on voulu voir on, on a revu on voulu voir sa et on a vu sa mère Comme toujours ta première ta on quitté c'est faux toujours chauferga Paris, d'ailleurs j'en rame tous les flanflans De la valse de Musette, et de la corde Ça voulait voir Paris, on a vu Paris Ça voulait voir du temps et on a vu du temps J'ai vu le Mont-Valérien, t'as voulu voir en temps, était dans le camp, voir Vicente, on a dit qu'il ça la t'a sacré Jacques Brel. Bernard Réveillon, vous êtes notre, notre invité dans cette émission spéciale. Oui, bah Vezoul, ça fait partie des classiques que vous écoutez, pas seulement celui-là, mais d'autres. Jacques Brel. Oui, euh, j'aime bien Jacques Brel, j'aime bien les, les auteurs à texte. Il y en a des jeunes aujourd'hui, ouais. euh, comme Stromae, non, j'ai écouté sa dernière... Euh, ah, fait un tabac ce euh, travail, hein. Ah, ouais, oui. Et, euh, ah oui, oui, oui. J'aime les chanteurs à texte, parce que je j'aime bien le texte, j'aime bien l'écriture, et je suis très sensible à ça, quoi, voilà. Et il fait partie de la jeunesse. Et il fait <rire> partie de la jeunesse, <rire> voilà. Et oui, c'est la nouvelle jeunesse, mais bon, là, c'est, euh, on va dire, c'est un autre calibre. Oui. Alors, je voudrais revenir, euh, Bernard, je voudrais revenir un petit peu sur, euh, sur le reggae. Alors... Le, le, le, vous, vous, euh, vous avez euh, organisé par le passé euh, euh, quoi, plusieurs manifestations, hein, euh, ce qui concerne le ah, reggae On a fait 5 ans, de cinq ans, euh, non une, pratiquement 6 ans, parce que la première fois c'était discrétionnaire. Euh, J'avais une étudiante qui était venue me dire, oh, on, peut vous, on peut vous amener du reggae à frangis. Euh, par le biais d'une association qui est à Paris. Et moi, le reggae, euh, j'étais... Un euh, fan <rire> J'étais... Je connaissais juste Bob Marley. <rire> les Dredd et le Chichon. <rire> et, et puis voilà, quoi. Ouais. Mais, euh, ben donc, elle m'a un peu... Euh, m'a fait prendre conscience que euh, peut-être fallait y essayer. Alors, j'ai rencontré l'organisateur. Et je lui ai dit, euh, je, on fait dans la salle polyvalente, on vous teste et euh j'ai dit il va y avoir 200 personnes à tout casser, mmh. et il y avait 800 personnes. Alors, j'ai dit ben c'est contre l'an prochain et on a on a fait venir ils ont fait venir euh, euh Touré Kunda, oh. Touré Kunda, on a fait 4500 personnes mmh. et l'année d'après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 Et quand on voyait... Parce que moi, j'allais dire toujours un petit mot sur la scène, quoi. Euh, Mettre un peu le... Un peu le... <rire> euh, chauffé, oui, un peu le chauffeur de ça. Faire le buzz. Et puis, oui, faire le, faire buzz. le buzz, comme il disait. Et puis, euh, euh, disons, dire un petit peu des vérités aussi. Oui, oui, oh en bas. Ouais. Euh, ils ne rencontrent pas que des bêtises. Hein. Un, donc, quand on voit tous, tous ces jeunes de billarder tous de la même heure se, se donner la main et puis allumer les briquets, vous voyez oui, oui, oui, et vous oui, oui. pour la même chose voyez, vous voyez, ça vous ça vous fait chaud au coeur oui, et oui, puis oui. vous voyez les choses un peu autrement on est d'accord par rapport à ce qu'on entend ah, oui, d'accord voyez, on est donc euh, euh, moi je, je suis pour une jeunesse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 Euh, est toujours colonialiste d'une autre façon vous comprenez d accord. D accord. et c'est ça que les jeunes refusent donc on n'est pas bien vu à notre juste valeur quoi. donc il faudrait venir les aider pour euh, euh, reconquérir certains coins et après les laisser autonomes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 Une année scolaire avec Lacar Hamilii, eh bien c'est 30 euros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 C'est le garant pour notre avenir, mm -hmm. vous comprenez Parce que si restent chez eux, ils ne viendront plus chez nous, et beaucoup moins. Oui, oui. Et c'est le garant de notre avenir. Il y a un ange qui passe. Un ange passe. Mais vous savez pourquoi il passe Parce non. que ce sont des paroles sensées. Donc euh, il essaie de faire le tour, lui, là-haut, et se dire, le Bernard, là, il n'est pas... c'est pas ce qu'on croit, hein? mais ça, on le savait. Euh, une chose, Bernard, là, vous, euh, on, on parlait du reggae, et c'était le reggae qui vous avait fait, euh, à un moment donné, euh, arriver euh, au Burkina Faso, euh, euh, au Mali, enfin, je me souviens plus exactement... C'était euh, au Mali et, euh, et Burkina au Burkina, Burkina Faso, pour faire donc euh, ce, ce dispensaire. Ouais. Ce dispensaire. C'est grâce à ce grâce à cette participation du riguy qui a fait que oui et mais je pardon hein oui, bah, je croyais que c'était le, le, le curé vous, vous êtes euh, ami avec un curé aussi euh, le prêtre euh, après le, euh, on a eu le père Éric Trabouillard voilà mais voilà. le père Nestor parce que oui. euh, ils sont très bien connus puisque ils sont dans le diocèse de Fonge et oui, de, voilà c'est celle mmh. donc euh,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 Et nous c'était intra-muros et euh, faire l'aménagement ah, avec oui. le, le, le reggae ça, ça va être très difficile, difficile. et donc euh, aujourd'hui c'est dommage quand on voit un événement culturel qui attirait 30 000 personnes il mmh. y a sur trois jours il y en a pas beaucoup mmh. et pour toute la région même au delà ça on est connu dans l'europe entière et euh, c'était quand même formidable pour euh, nos secteurs ruraux de faire venir des artistes connus mondialement et euh, ben je regrette je pense que si, si euh, il ne trouve pas un, un endroit de Euh, disposé pour faire ça parce qu'il faut quand même des structures importantes ah enfin oui je et pense bien, le, le reggae va, va mourir de et euh, le dispensaire ça sera peut-être jamais fini ouais mais c'est c'est très... ça, ça veut dire je vous coupe pardon moi ça veut dire que pour l'instant c'est remis en question ce festival reggae ben, il y a rien de pro, de, de programmé pour l'instant non parce qu'ils trouvent pas de lieu de lieu euh sur le département dans notre environnement sur des lieux euh, de pour pouvoir installer un, un reggae de cette, cette, cette envergure et nous, nous, nous franchi c'est très difficile mm -hmm. c'est très difficile vu le l'espace euh, espace qui se restreint oui. pour quand on a un, un événement de 30 mille personnes intramérouss il nous faut tous les espaces et il y aura des deux on pourra on pourra pas euh, physiquement le faire encore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 Ça pose des problèmes. Et puis après, sur l'Éden, on n'est plus franchi c'est chaumon, c'est fesseur. Mais le problème, c'est que on doit respecter aussi la nature. Oui, bien que, sûr, bien sûr. Nature bien sûr. à 2000, vous voyez les choses d'une mauvaise... Euh, Le, la le la VUH, l'association la du VUH, vous le voyez du mauvais oeil, euh, euh, euh, ce hum, rassemblement, euh, oui, d'accord, euh, d'accord. Et puis, vous savez, euh, il faut trouver des structures en dur, parce que, comme on, on a eu cinq ans de beau temps, mais quand comme l'année passée, il a mm -hmm. la manière dont il a plu, si vous êtes dans du pré, c'est ingérable, mm -hmm. vous voyez, les, la scène, elle fait plus combien de tonnes, tout ça, il faut des structures de du pour, mm -hmm. pour accueillir...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 moi j'avais une équipe de renouveler avec beaucoup de, de, de jeunes qui sont engagés et ils ont connu que la, la pandémie, que la pandémie oui. et donc il euh, a plus de convivialité ou beaucoup moins vous savez oui. on est on est restreint on a on a un masque on peut pas faire venir public on peut pas faire des réunions publiques on peut pas euh, organiser les choses comme on voudrait vous voyez donc euh, tout ça on avait promis pendant notre notre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 Vous voyez mm -hmm. euh, parce que ce qui si vous faites le bio show bord d'une route. tour, vous voyez, c'est un peu ça. Je suis d'accord avec vous, mais il y a l'agriculture raisonnée qui fait des énormes progrès et oui, c'est c'est c'est d'accord. L'agriculture raisonnée qui fait d'énormes progrès, mais c'est pas parce qu'on fait de l'agriculture raisonnée qu'on peut pas faire du bio. Non, mais j'ai pas dit ça. Voyez, les deux les deux sont compatibles. Faut que... Les deux sont compatibles, vous voyez, ce qui est fou. C'est que moi quand je suis allé au lycée agricole, un qui mettait pas d'engrais et qui traitait pas, c'était un mauvais agriculteur. Et puis maintenant, c'est le contraire, vous voyez Les choses évoluent. Les pardon, Bernard. Oui. Ah, alors là, pardon. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre la chose, hein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 mais il a plus d'abeilles parce que il euh, y les... quand on traitait les colzas, tout ça, qui étaient très... Euh, voilà, le pour les abeilles. Voilà. Et l'abeille, c'est la vie. C'est la vie, c'est la pollinisation. C'est la vie. Mais vous voyez, euh, moi, je veux pas parler de... de, de, de, de moi particulièrement, mais euh, mon, mon fils, avec euh, la ferme, et avec deux de ferme ferme de, du guègue bémol et du personnage et le colongeois ils ont fait une société métadème pour la méthanisation et aujourd'hui le digesta il sert à, à il sert d'engrais et euh, quand vous prenez l'azote vous voyez, l'azote euh, 250 à 200 euros la tonne il est à 850 euros la tonne oui. vous vous rendez compte oui. ce, qui, ce, qui, ce qui est horrible quoi oui. est, ce qui est un, euh, les, les agriculteurs ne s'y retrouvent pas et ce digestal permet de fumer de, de, de mettre l'engrais l'engrais euh, oui. naturel disons, oui, oui. l'engrais naturel et je dirais, aujourd'hui ils sont enclins à faire une agriculture naturelle oui, oui je suis d'accord avec vous qui, qui, qui, qui est quand même positive suis d'accord avec vous, mais est-ce que J'affémine pas l'agriculteur, bien au-delà, bien, bien au contraire. C'est pas l'agriculteur, moi, que je mets en cause. C'est surtout ceux qui font les, les, les, les ces pesticides et toute cette... Euh, pardon du, du terme, cette saloperie. Avant, on fertilisait la terre avec quoi Avec le fumier vache, hum. parce qu'on leur donnait des aliments... Euh, oui, mais euh, il fallait presque dire bio, à l'époque. Au, au, au sortir de la guerre, il fallait produire. Oui, bien on sûr. On oui. Donc, il fallait produire. Tout le monde s'est dans cette voie, sans savoir... les la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 les moyens techniques pour les agriculteurs parce qu'aujourd'hui les désherbants les désherbeurs, tout ça, sont gérés électroniquement et tout donc à microdose vous voyez donc c'était avec des produits lessivables rapidement donc euh, la technique, elle évolue aussi dans mon sens et c'est vrai qu'on qu a, qu a connu une époque où on mettait un peu tout, puis on disait n'importe oui, voilà. quoi Bernard, vous, vous qui allez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 qu'on parle de d'agriculture et de viticulture, il y a ce viticulteur qui avait été condamné parce qu'il n'avait pas traité ah ses oui. vignes. Alors, je crois qu'il a gagné au final. Mais oui. il avait été condamné parce qu'il ne n'utilisait oui. pas de pesticides oui. pour, ses, pour son réserve. Vous avez vu passer cette... Euh... Non, j'ai pas vu passer. Il oui. eh y a eu une condamnation. Il a été condamné, mais après, je crois qu'il a été relaxé. Mais il avait été condamné parce qu'il oui. n'utilisait pas les pesticides. Oui. Il avait refusé de, de traiter oui. la vigne de cette manière. Oui. Et on l'avait accusé, justement, euh, de... de Comment dirais-je De défavoriser le voisin, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'avec euh, le fait de ne pas traiter sa vie, ça allait contaminer la vie d'à côté. On, on marche quand même un peu sur la tête. Oui, en il fait. oui, y, y a de l'excès. Ouais, pour, pour, pour juger, il faut connaître le cas. Voilà. Euh, le, le c'est dur de donner un avis quand on connaît oui, pas bien le oui, cas. bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que... Pourquoi, aujourd'hui, euh, c'est le consommateur qui fait le produit, aujourd'hui mmh. Parce que le consommateur, aujourd'hui...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 La jeunesse d'aujourd'hui, on en a parlé. Comment vous voyez-vous l'avenir euh, Aujourd'hui, on vit l'époque euh, un peu sur les chapeaux de roue. Hein? Ça court dans tous les sens. Ça, euh, Internet évolue euh, d'une manière euh, qui est complètement euh, euh, faussière-folante. Comment vous voyez demain, vous Parce que quand on se retourne en arrière, on voit le tracteur qui avait un socle. Aujourd'hui, il y en a 7, 8, 9. C'est tout programmé, ça coupe des machins. Comment vous voyez euh, l'avenir Pas simplement en agriculture, mais l'avenir. Eh bien, l'avenir, en général, il faut savoir qu'on est en train de changer le monde. On est en train de prendre un virage à 180 degrés, en ce moment. On s'en rend pas forcément compte, mais... On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 vous avez, demain vous aurez peut-être des voitures vous aurez peut-être pas besoin de conduire vous voyez, elles vont aller toutes seules euh, vous, avez, vous avez des iPhones qui vous permettent de faire d'avoir des amis d'autre bout du monde enfin des amis entre oui, oui, oui, eux vous avez, vous, vous cherchez vous ne savez pas quelque chose vous appelez Google, vous avez la réponse dans la, la seconde, tout ça c'est formidable oui, oui, vous avez les moyens de communication les transports qui vont de plus en plus vite tout ça c'est euh, formidable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 il est fait pour ce qu'on fait ce matin comme on fait ce matin c'est de se regarder dans l'absolu et de parler tu es tout à ah, ouais. et, et, et ça vous j'en rêverai jamais l'homme c'est pas c'est pas quelqu'un qui a été conçu pour s'isolé et que son meilleur ami soit une machine son meilleur ami c'est l'autre homme qui est en face de lui oui. et, et c'est ça que je crains dans la nouvelle évolution de, de ce virage à 180 degrés voyez on parle beaucoup de télétravail euh, de, de de de choses Mais aujourd'hui, si vous n' pas les... quand on, on est en visio souvent on voit pas les gens. Donc aujourd'hui on se voit entre les on se regarde les yeux dans les yeux, on se regarde, on ressent l'autre, on ressent l'autre parce qu'on le voit parce qu'il s'exprime par ses yeux et les masques ont beaucoup caché de, de choses. mais la, la société de demain il faudra revenir avec du respect, avec plus de respect, plus de partage, plus d'égalité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 Aujourd'hui, si on va vers un monde où tout est dirigé, où il y aura plus que quelques pays qui vont produire pour les autres, on va droit le C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et, et moi, je pense que ce Covid ou autre, euh, ces choses qui arrivent comme ça enchaînent, c'est parce que la nature nous a donné beaucoup d'avertissements et on n'a pas su les déclarer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 où il veut pas tout être tout pour lui, et il partage les choses. Mais Bernard, je vous coupe, peut pas revendre. Vous, vous parlez quelque chose, évidemment, c'est très très humain. On le sent, c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, voilà la vraie relation, c'est la relation humaine. Et ça, effectivement, vous parliez de téléphone, c'est pas Google qui nous amène la culture. Alors, c'est vrai, on cherche une question, on cherche une réponse à une question, par Google, par téléphone, on a tout, tout, tout de suite. Le téléphone fait tout, sauf le café, et même la cuisine. <rire> mais, euh, mais, vous, ça va, mais, ça va se va, faire venir. Mais, mais Bernard, vous pensez que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 À, à, à trouver du travail être euh, sur place si on laisse tout faire parce que aujourd'hui c'est moins cher il faut arrêter avec le moins cher il, il faut faire des produits de qualité et j'avais j'ai vu une émission où Euh, on commence à prendre conscience que les habits faits euh, dans ces pays là de, de qualité provoquaient des maladies oui, est vrai. sur, sur oui, les, est les, vrai. les gens, est vrai. Est vrai. Est de porter vrai. tous cescelages ouais. ce qui ne ouais. coûtent pas cher oui. et qui est jetable au premier aujourd'hui on marche sur la tête, il faut oui. revenir, il faut revenir à des, à des choses plus, plus carrées.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 Ce qui va se passer c'est que la balance la, la balance la, des côtés passé la, la terre va marcher un cloche pied puis j'ai bien vous savez quand vous marchez à cloche pied ben au, au bout d'un moment vous tombez oui, oui. et c'est ce que je crains donc ce monde là moi j'ai pas la solution j'ai des idées mais il est inventé donc il faudra que notre jeunesse se mouille là dedans et qu'elle euh, qu'elle soit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 maintenant le téléphone, tout ça, ça fait partie de la vie les jeunes, ils regardent bientôt plus la télévision oui c'est vrai ils regardent, oui, ils regardent les parce ils ils... le téléphone et ils ont, vous savez euh, les séquences qui défilent mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. ça, ça fait partie on reviendra pas en arrière ce qu'il faut, c'est recréer des, des espaces-temps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 mais c'est l'histoire aussi qui va le tuer sur peur et eh oui et eh oui le problème c'est que on est aujourd'hui on est prisonnier de, de ce progrès on va trop vite on Je va beaucoup que... trop vite alors on dit maintenant il faut encore une fois faut regarder en arrière faut être prudent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 mais le journal que vous avez raison il est il n'est pas bon Et puis le milliardaire, il en veut toujours plus. Oui, voilà. c'est toujours comme ça. C'est justement ce que je vous disais à l'instant. Oui, de partager. De par Quand je dis le partage, c'est oui. que je soit pas tout concentré sur 1% de la population ou 1,5% de la population mondiale. Aujourd'hui, il faudra recouvrer des équilibres. Équi J'appelle les équilibres, c'est-à-dire euh, un monde euh, en plus en équilibre, c'est-à-dire euh, un monde où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 Le plateau de la Sene, je sais pas pourquoi, c'est la Savoie, la Haute-Savoie. <rire> il y a quelque chose de il y quelque chose de plus, je sais pas. Je voudrais pas être respectueux. Pour non mais je suis pas irraisonné, les gens de, non, non, non, non, de... pas dit pas Saint-Belgardien mais... avec qui on s'entend. Oui, bien. tout à fait, bah nous, nous dire on aussi. A, on a dit des... qu'on travaille ensemble, vous voyez, parce que je le disais au, au, en préambule au début que nous on travaillait entre toutes nos communautés de communes pour essayer de créer sur les transports, sur beaucoup de sujets, on essayait d'avoir avoir une même vision, une même une même synergie et une même complémentarité. Donc, euh, moi, les gens de Belgarde, je les connais, euh, on les aime beaucoup et ça nous ressemble beaucoup. On, on a euh... peut-être un petit truc différent, c est c est ça veut dire... Pas, oui, mais c'est qu je... pas tout à fait la même mentalité. Moi, j'ai rien pour conclure. Mais alors, oui, oui, oui, oui, oui, oui non, mais c'est pas, pas tout à fait la même nature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 c'est pas forcément le cas alors est-ce que c'est ça qui fait que vous vous employez à développer avec Paul à sa tête, Paul Radar euh, cette, euh, cette, cette cure que vous avez, j'allais dire, tout compris c'est pas qu'ici on n'a pas tout compris oui. mais si vous avez une manière différente de réfléchir mais, je mais crois une manière différente, on, on, on a fixé le cadre on, on a, a fixé bien. le cadre si vous aimez mieux, il y a trois pôles sur la communauté de commune On aurait pu s'arrêter à là, c'est-à-dire Césel, Frangy et Lassemine. On ne l'a pas voulu. On a voulu euh, que les maires soient parties intégrante ce que je vous dis. Les 26 maires existent. Donc, c'est ce qu'on fait avec la conférence des maires. Et les, les, les, les gens ont la parole. Donc, euh, tout ça fait que...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 Robert et moi loin de nous de, de, de, de, de jeter la pierre à la communauté de communes du pays belgaren loin de nous oui, oui, parce que'on est bien d'accord avec ce la différence qu'il y a et c'est cette différence là que je remarque la différence c'est que nous belgarde c'est une grande ville que vous le vouliez ou pas oui mais bien sûr voilàfran c'est un petit bourg exactement et c'est un petit bourg cheznonmin c'est un petit bourg Clarafont c'est un petit bourg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 et puis euh, à très bientôt merci dit merci Dudo cette émission sera diffusée dimanche prochain voilà, dans son intégralité non. vous pourrez la réécouter ah oui, vous absolument. pourrez la réécouter non seulement vous pourrez la réécouter mais vous allez l'amener la, dans une clé sur une clé USB. USB une clé USB que vous aurez tout à l'heure d'accord, eh écoutez je vous remercie et puis ma euh, foi encore c'est un vrai plaisir de venir avec vous parce que vous êtes des gens humains voilà d'honneur partagé. Merci encore Bama. Voilà. Merci. Merci à vous scoen law agend студien law agend hazten law agend hazten d intensive akur eben zu ber tienen je guen estu kanto dier du bat dier au Copy hoe mo beer opp pad izote ur da